Nous sommes le 12 septembre. Bienvenue à ce journal dont voici les grandes articulations. Quatre personnes ont été tuées par des malfaiteurs non identifiés et deux autres ont été blessées dans la province de Boujoumboura Rural. C'était au cours de cette nuit. D'après les informations de la police, ils étaient en train de fabriquer des boissons prohibées. Le secrétaire du gouvernement burundais demande au conseil de sécurité de l'ONU de ne pas accorder de l'importance au récent rapport produit par la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Burundi à partir d'avril 2015. Et le forum des partis politiques est de cet avis alors que l'ancien chef d'état de Missindaïzeye appelle toute personne concernée à répondre à la CPI si elle était accusée Pourquoi? de violation des droits de, droit de l'homme. Les personnes récemment rapatriées de la Tanzanie demandent une assistance en semences et matérielles. Aratoire pour cultiver les champs, ils indiquaient que cela serait un pas pour commencer une nouvelle vie. Dans ce journal, vous aurez droit à la chronique santé qui nous parle du programme national de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le développement de ces titres c'est tout de suite la mise en ondes est assurée par Albert Ndouayo à la présentation Alida Ndaikeza. Bienvenue encore et commençons par la politique. Le gouvernement burundais demande au Conseil de sécurité de l'ONU de, de ne pas donner crédit au rapport récemment sorti par la commission onusienne d'enquête sur les violations des droits de l'homme depuis... Avril 2015. Dans un point de presse tenu ce lundi par le porte-parole du gouvernement burundais, Philippe Nzovanariba a fait savoir que le Burundi n'a pas permis à ses enquêteurs d'arriver au pays car, dit-il, la mise en place de la commission a été irrégulière. Suivez-le. Il convient de rappeler que celle-ci a été créée irrégulièrement par la résolution 33 du Conseil des droits de l'homme qui a été adoptée par forcing le 30 septembre 2016, malgré le désaccord total avec le gouvernement du Burundi, dont la version des faits n'avait pas été tenue en considération avant son adoption. Il s'agissait d'une véritable course contre la montre qui couvrait à peine un agenda caché. Cette commission était supposée chargée de mener une enquête approfondie. Le gouvernement regrette que ces enquêtes approfondies n'aient jamais eu lieu. La commission ayant produit un rapport tendancieux déséquilibré et politiquement orienté. Les conclusions du rapport qui demande l'accélération de la CPI de l'ouverture des enquêtes sur le Burundi viennent justifier et confirmer les appréhensions du gouvernement quant aux raisons qui étaient à l'origine de la précipitation et de la nervosité qui ont marqué l'adoption de la résolution mettant en place cette commission. Les preuves sont désormais réunies que cette commission a été créée en réalité afin de mettre en marche la Cour pénale internationale contre le Burundi. Alors que ce dernier a officiellement signifié son retrait de cette Cour à cause justement de la politisation constatée des rapports sur lesquels elle se base pour s'intéresser à des pays ou en ignorer d'autres. Le gouvernement du Burundi estime que ce rapport est partial, manipulé, orienté politiquement Et par conséquent inacceptable. Le gouvernement demande en conséquence au Conseil de sécurité des Nations Unies de n'accorder aucun crédit à ses recommandations aux alliés politiques. Sur ce même sujet, le Forum des partis politiques rejette ce rapport. Il dit qu'il s'agit d'un rapport exagéré dans tout son contenu au cours d'une conférence de presse animée après une conférence publique organisée pour débattre sur ce rapport dans l'après-midi de ce lundi. Le président de ce forum dit qu'il le seul point positif de ce rapport est que ses experts ont mentionné qu'il n'y a plus le risque. Selon Félicien Ndou, cette commission devrait accepter que le Burundi est en état souverain et demander d'arriver sur terrain si elle veut faire un rapport crédible. Suivez-le. Dans ce rapport... Il y a beaucoup de manquements. Ces manquements sont regroupés en cinq catégories. Le premier manquement, c'est la méthodologie utilisée par les enquêteurs. Deuxième catégorie, ce sont les exagérations et la partialité dans la détermination des crimes et des victimes, l'identification biaisée des présumés auteurs, l'opportunité de saisir la Cour pénale internationale, ainsi que les retombées négatives que ce rapport pourrait avoir sur les aspects politico-sécuritaires au Burundi si d'aventure il y venait d'être considéré. On n'a pas tenu compte des vraies réalités parce que si on compare avec les vraies réalités, les fausses informations prennent une place de choix dans ce rapport. C'est pourquoi on n'a pas songé à identifier les vraies réalités. De ma part, j'ai lu une certaine réalité qu'ils ont essayé de mentionner. Que quoi que il y ait des discours incitant à la haine, il n'y a pas de signes indiquant qu'il pourrait y avoir le génocide au Burundi. Le problème qu'il y ait, c'est que les enquêteurs voudrait venir directement au Burundi sans pouvoir concerter les autorités du pays. Alors que le Burundi est un pays indépendant et souverain, il devrait prendre un profil bas. Nous rejetons carrément ce rapport puisque lorsque les enquêteurs parlent des crimes ou des victimes, ils soulignent seulement les crimes commis du côté gouvernemental. Ils ne soulignent pas les crimes commis du côté groupe d'opposition. L'ancien président burundais de Missandaïdei appelle les uns et les autres à répondre à la Cour pénale internationale. Cela devenait du moins que celle-ci trouve opportun qu'il s'explique qu par rapport à des allégations selon lesquelles il y aurait eu violation des droits de l'homme au Burundi depuis 2015. Il le dit après le rapport des enquêtes de l'ONU le 4 septembre, appelant la CPI à enquêter au plus vite sur les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Burundi, un rapport qui n'a pas pourtant pas remis de L'accord des organes de l'État, voire le forum des partis politiques. Pour le sénateur Domitien Daïzeye, celui qui détient la vérité ne devrait pas craindre de la livrer devant la Cour. Il donne l'exemple du Kenya. Suivez-le. Aujourd'hui, donc, que le Burundi est concerné, ce n'est pas le moment de se rétracter. Vous savez, je vais vous donner l'exemple du Kenya. Ces responsables ont été interpellés par la Cour pénale internationale. Le président Kenya s'y est rendu. Et il a eu gain de cause. Il est rentré. Jusqu'à aujourd'hui, il dirige son pays. Et je vous donne l'exemple du Soudan. Le président a été interpellé. Bon, maintenant, il n'est pas libre. Il va dans des pays, évidemment, après avoir pris énormément de précautions. Et je ne pense pas que ce soit cela, la vie. Si tous ceux qui sont concernés par euh, cette crise, je veux parler de l'opposition, je veux parler du pouvoir, savent qu'ils ont... La vérité. Mais pourquoi ne pas se mettre devant ces instances internationales et s'expliquer Il pourrait avoir raison, tout comme il pourrait avoir tort. Mais ce qui intéresse les Burundais, c'est quoi C'est que la vérité apparaisse au grand jour. Nous avons des compatriotes qui sont morts. Des centaines. Il y en a même qui disent des milliers. Nous avons des compatriotes qui se sont exilés. Des grands politiciens qui ont travaillé avec ce pouvoir qui est là. Nous connaissons une crise au niveau de code de défense et de sécurité, au niveau des partis politiques qui ne sont pas libres. Vous savez pertinemment également que même les partis politiques dont vous parlez, du forum, il y en a qui estiment qu'ils le font juste pour sauver leur tête. Nous le savons. Regardez la situation économique dans laquelle vit notre pays. Nous sommes à genoux aujourd'hui. La brasserie tend à fermer. Aujourd'hui, si vous entrez en ville, vous n'avez pas ce que vous voulez. La crise, elle est là et elle a atteint notre population. Est-ce que nous allons continuer cette vie là-bas Et à propos des déclarations de la part des organes de l'État burundais qui rejettent en bloc le rapport des experts onusiens, Domitien Ndaïdzeye trouve qu'il est difficile de comprendre comment c'est la seule partie gouvernementale qui détient la vérité. Encore une fois, Domitien Ndaïdzeye. Va-t-on dire que seul le Burundi ou le gouvernement burundais détient la vérité Dans une crise, avec l'appauvrissement de notre population, la fermeture des usines, l'absence de produits, l'absence de devises, et j'en passe. Je ne crois pas. au demeurant, nous savons bien que quand il y a une crise entre deux personnes ou des personnalités différentes. Il faut une personne qui soit au milieu. Je ne pense pas que l'avis du procureur général, l'avis de ces partis politiques qui sont dans le forum soit un avis contraire à celui du gouvernement. Ça nous aurait étonnés. Maintenant, je dis encore une fois, le Burundi, chaque fois qu'il parle de la justice, il dit, "mais écoutez, venez allez à la justice. Et cette justice, elle vous sera rendue en disant qu'elle est juste. Mais quand il Il faut qu'eux soient interpellés en dehors de leur cercle. Ils ont peur. Mais pourquoi ne comprendraient-ils pas que les autres aient peur de cette justice bourundaise qui a produit les effets que nous voyons? Et comment faire, comment procéder pour qu'il y ait un juste milieu, un consensus? Le consensus, il, est, il vient d'abord du cœur. Un Burundais digne, qu'il soit simple, qu'il soit dirigeant et a fortiori dirigeant, il doit d'abord aimer son pays. Je ne vois pas d'intérêt réel dans un dirigeant quelconque qui se satisfait d'avoir un bien-être personnel contre son pays. Parce que voyez-vous, on sait très bien la situation qui existe aujourd'hui. Les uns sont satisfaits, d'autres pleurent, meurent, etc. Je pense que pour un dirigeant, ce n'est pas ça qui est recommandable. Nous avons intérêt, tout dirigeant a intérêt à sauvegarder la vie de sa population pour lui-même. Et il a intérêt à ce que cette population soit dans un meilleur état, dans un meilleur environnement, pour que cette population puisse produire et faire prospérer le pays. Et j'ai le sentiment que les gens ne comprennent pas cela. Ils amassent beaucoup d'argent, je veux bien, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces billets Captez Issa écoutez la différence. Il est 13h10 dans la radio Issa Nous poursuivons avec ce journal... Plus de 20 pêcheurs ont été arrêtés, environ 100 pirogues, des filets interdits et d'autres instruments de pêche ont été détruits ce lundi. C'était dans une opération de la Commission technique de sécurisation de la navigation lacustre sur des plages de pêche clandestines des communes Moutimboudzi et Kabedi en province de Bujumbura. Gérard Niandui, président de, la, de cette commission, indique que ces plages clandestines sont impliquées dans, la dans le commerce frauduleux et servent comme porte d'entrée aux malfaiteurs. Charles Makoto a suivi cette activité. Il s'agit là de 14 pilogues qui sont en train d'être détruits sur 18 pilogues capturés sur la plage clandestine de Cayovera, sur les rives du lac Tanganyika, côté Rukaramu. Cette plage se trouve à 4 km de marche à partir de la route Bujumburaga-Tumba dans la réserve naturelle de Rusizi, en zone Rukaramu. 15 pêcheurs ont été arrêtés trop tôt le matin de Solendi. Ils sont tous accusés de pêcher dans une période interdite et de passer outre la loi de pêche à 5 à 10 minutes de là par le lac Tanganyika. De l'autre côté de la rivière Roussizi, dans la zone Gatoumba, se trouve la plage de Mahotera. Elle est aussi clandestine. Quand les pilogues ont été saisies et sept personnes arrêtées sur la même accusation que les premiers. Toutes ces pilogues ont été détruites. Les 22 pêcheurs arrêtés ont été conduits dans les ancêtres de l'école nationale de police et Napo où ils ont été présentés à un officier de la police judiciaire. Ils coulent tous des sanctions valiant entre une simple amende et un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, comme le précise Gérald Nyandui, président de la commission technique de sécurisation et de la navigation lacustre. Les forces de l'ordre sont chargées de la sécurité sur le lac Tanganyika. Nous appelons encore une fois les administratifs à tous les niveaux nous appelons les pêcheurs, le comité de pêcheurs à collaborer pour traquer ces malfaiteurs et détruire définitivement ces plages de pêche clandestines. Et ils seront sanctionnés par euh, euh, les dispositions de la loi sur la pêche qui prévoit une amende de 250 000 francs à 500 000 francs où... Une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 année. Ils sont, au courant, ils sont au courant de ces sanctions. Ces ce sont des récarcitrants qui ne veulent pas respecter la loi. Ces plages clandestines sont également accusées de servir de passage pour les malfaiteurs et de servir dans le commerce illégal, comme l'indique toujours Gérard Nyandoui. Donc, ce sont ces bateaux, ces pêcheurs, ces faux pêcheurs, ces malfaiteurs qui collaborent avec les fraudeurs pour amener les marchandises qui ne payent pas les taxes au niveau de l'OBR. Et nous sommes sûrs que aussi, comme ils travaillent dans des endroits clandestins, ce sont des endroits de passage des armes qui font la terreur dans notre pays. Et nous pensons aussi qu'il y a ce sont des passages de, de personnes, des malfaiteurs qui proviennent de l'autre côté de la frontière pour venir faire des forfaits, commettre des forfaits. Dans notre pays. Cette activité s'est poursuivie dans la commune d'Okabesi où 5 personnes ont été arrêtées, 63 filets mayas détruits et 53 pilogues détruites. Tous ces objets ont été saisis à l'endroit communément nommé Olympique. Merci Charles Makoto pour ce reportage et continuons avec euh, page euh, éducation. Il s'observe une insuffisance de bancs pupitres sur certains établissements scolaires auxquels les élèves ont été transférés à partir du lycée Ngagala ex-aîné, choisi pour être une école d'excellence. C'est le cas du lycée Saint-Marc situé dans la commune Nahangwa, zone Ngagala, comme nous le précise le préfet des études de cet établissement. Il n'y a pas de problème de place. Seulement, nous avons eu un petit problème de banque-pépitres. Mais nous sommes en train de faire conversation avec donc, euh, le directeur du lycée Ngagala ou ses élèves étudiés auparavant. Nous voyons très bien qu'il n'y aura pas de problème parce que euh, le directeur du lycée Ngagala nous a promis de nous donner euh, les banques-pépitres pour que ces élèves puissent avoir de pain papier sur laquelle ils peuvent euh, s'asseoir facilement. Et on a envoyé combien d'élèves ici? Nous, on a envoyé un effectif de 114 élèves. Éducation encore. Les enseignants du primaire de la province Mnaro, qui ont été redéployés vers d'autres provinces, n'ont pas encore reçu les lettres de réaffectation. D'autres enseignants de cette catégorie disent que les listes envoyées par la commission qui était chargée de cette activité comportent quelques erreurs. Le DP Mnaro demande à ses enseignants de regagner les nouveaux postes d'attache en attendant ces lettres. Quant aux erreurs constatées, la commission chargée de cette activité va les corriger prochainement. Laurent Ndikurio. Les enseignants du primaire de la province Moaro qui ont été redéployés et qui n'ont pas pu être casés dans les écoles de cette province ont été envoyés prestés dans les provinces de Bokayanza et Burumba rurales. Selon ces enseignants, aujourd'hui, ils n'ont pas encore reçu les lettres de réélectation qu'ils vont présenter à leurs nouveaux responsables scolaires afin d'éviter toute inquiétude à leur arrivée dans ces provinces. Ils disent qu'ils connaissent seulement les écoles où ils ont été orientés et précisent que les conditions de vie leur seront difficiles car ils sont séparés de leur famille la plupart ayant des crédits bancaires. Parmi ces enseignants, certains disent qu'ils ont remarqué quelques erreurs sur les listes envoyées par la Commission nationale qui était chargée de cette activité. Par exemple, ils disent que pour certains, le numéro matricule figurant sur les, ces listes ne correspond pas à la matricule réelle. D'autres enseignants de sexe masculin disent qu'ils ont été redéployés à la place de leurs collègues féminins sans tenir compte de l'ancienneté à l'école. Selon le directeur provincial de l'enseignement à Moaro Omer Barandaguié, ces enseignants doivent se présenter aux établissements où ils ont été affectés et que les lettres de réaffectation leur parviendront sur le lieu de travail. Entre temps, il dit qu'il leur a donné une lettre commune qu'ils vont présenter à la direction provinciale de l'enseignement de la province où ils sont affectés, ainsi que la liste envoyée par la commission chargée de cette activité au niveau national. Pour les erreurs constatées, il précise qu'il faut transmettre un rapport à la commission pour une éventuelle correction. Pour ceux qui ont été redéployés pour question de genre, il dit que cela figurait dans les critères fixés par le ministère de tutelle. Signalons qu'environ 70 enseignants du primaire de cette province de Moaro ont été redéployés en province Kayanza et une vingtaine dans la province de Boujomba rural. Merci Laurent et Kitom à Roponurandwa-Rouyigi, où les rapatriés résidant dans la zone Biogwa en commune Boutagandwa, récemment venus de la Tanzanie la semaine passée, demandent une assistance en engrais chimiques pour qu'ils puissent semer leurs champs. Ils demandent également une aide en matériel aratoire, car ils commencent une nouvelle vie. Jean-Claude Chimimana. Les rapatriés résidents en zone Biogwa en commune Butagandwa de la province de Rouyigi demandent tous une assistance en engrais chimiques. En semences et en matériel oratoire. Jean-Marie Niamueru, résident à la colline Rugata, met en avant l'assistance en engrais chimiques, puisque sur cette colline, personne ne peut se mettre sans en avoir. Comme nous, nous arrivons maintenant, les autres ont déjà payé pour l'engrais chimique. Nous n'avons pas d'argent pour l'engrais et nous ne savons pas comment nous allons en avoir. Comme on nous avait dit que nous serons assistés en semences, nous demandons et Il demande assistance en engrais chimique, surtout que sur notre terre, on ne peut pas cultiver sans engrais chimique. En plus de lui, Aline Ndeï Sava résidant à la colline Nyamungari, mais quant à elle, la priorité a une assistance en matériel aratoire, les autres besoins comme l'engrais chimique, les sémences et une maison durable après. Tu vois que la maison est détruite. Nous l'avons couverte d'une bâche. Qu'on nous aide d'abord en nous donnant de roues pour cultiver. Ensuite, qu'on nous donne l'engrais chimique, les semences, notamment le haricot. Et enfin, qu'on nous donne une maison durable. Si on nous assistait en cela... Nous serons satisfaits. Vous saurez que ces rapatriés ont regagné leur maison et qu'on leur a donné des vivres pour trois mois. Jean-Claude Nchimimana, Viogwa, en commune de Taganzoa, Radio Isanganiro. Isanganiro. La pénurie des produits Brahoudi s'observe toujours sous les dépôts et mini-dépôts qui s'approvisionnent à cette entreprise. Sous les dépôts euh, visités par la radio Isangani, en mairie de Bujumbura, ce matin, des files d'attente si remarquées. Les fournisseurs de ces boissons demandent la lumière sur cette pénurie. Contactée à ce propos, la chargée de la communication, la et indique qu'elle va s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Les détails avec Evrard Avialimana. Il y a un certain temps qu'il y a pénurie des produits de la Braloudi. Sur les cinq dépôts que la radio isanganiro a visités, l'on se marque des files d'attente des fournisseurs des produits Braloudi en fin de s'approvisionner sur ces derniers. Quand nous allons dans les dépôts, nous devrons nous aligner et c'est pour cela qu'il y a eu ce changement. Le petit hamster, le petit hamster... Et maintenant, il est arrivé au même l'opimus alors avant. C'est pour savoir que tu nous trouves tous les dépôts fermés où les uns sont en attente parce qu'on ne les donne pas. Ces fournisseurs expliquent que leurs activités quotidiennes ont été perturbées. Ces fournisseurs indiquent qu'il y a un manque criant de produits et demandent de la lumière à la braludie à ce qui est de cette pénérie. Hallo, amamega, ben Amiga Linzok. Il y a des méga qui nous amènent ces bières et on les met dans les petits dépôts et le petit vendeur vient pour s'en approvisionner. Quand il n'est pas, pas là, dans les méga on ne reçoit pas les bières complètes et cela dit presque un mois. Avant on t'a mené 300 bières mais maintenant on t'amène juste 15 et les grandes bouteilles d'amsterdam sont introuvables depuis trois semaines. Ce n'est pas nous, c'est le problème de Blaudi. À la question de savoir sur la raison de cette pénurie, la chargée de la communication nous a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Merci Evrard. Et parlons encore de pénurie, mais exactement de l'essence. Le ticket de transport de Guitega vers Bujumbura qui a augmenté les transports explique cette hausse par le manque de carburant de, ce, de type essence. Les usagers de ces véhicules de transport ainsi que les transporteurs demandent à l'État de trouver rapidement une solution à ce problème. Arthur Kavarouchi. Au parking des véhicules qui vont vers Bujumbura et qui se situent au quartier Magarama, les véhicules étaient peu nombreux que d'habitude. Certains transporteurs contactés indiquent que beaucoup de véhicules font la queue devant les stations et qu'ils ne savent pas quand ils seront servis. Selon toujours ces transporteurs, ce manque criant du carburant de type essence est à l'origine de la hausse du ticket de transport. Tenez de Gitega vers Bujumbura dans la voiture de type Pobox. Le ticket est de 8000 francs au moment où de Bujumbura vers Gitega... Il est de 10 000 francs bout. Dans le bus IAS de Gitega vers Bujumbura, le ticket est de 6 000 francs et de Bujumbura à Gitega, le ticket est de 7 000 francs bout. Comme le disent ces transporteurs, ils achètent ce produit au marché noir à raison de 4 000 francs bouts le litre, mais ce n'est pas tout le monde qui l'achète. Cela étant... Que ce soit les usagers de ces véhicules de transport ainsi que les transporteurs et même, tous demandent à l'État de tout faire pour trouver une solution durable à cette pénurie afin qu'ils puissent continuer à travailler et faire vivre leurs familles. Sachez que dans la ville de Gitega ce mardi, aucune station n'avait pas d'essence sur cette station qui s'y trouve. Arthur Kababouchi, Guitéga, Radio Isanganiro. Merci Arthur pour cette correspondance. Le recensement des vulnérables en besoin d'une assistance légale est en cours. Cela est dit par Kade Halimana, secrétaire permanent au ministère de la Justice, au cours d'une réunion à l'endroit des, des partenaires de ce ministère. Il a également indiqué que le ministère poursuit l'exécution des jugements déjà des rendus par la justice. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi parle du programme euh, national de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il s'agit d'un programme qui s'échalonne sur quatre piliers, selon le docteur Evo de Nimbona. Il fait savoir euh, que sur 100 euh, enfants nés des mères séropositives bien suivis, euh, dès le premier trimestre, tout, euh, tous peuvent naître et grandir sans VIH. L'idée est avec Francine Nokubgayo. Le Burundi s'est investi dans un programme national de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant PTME depuis les années 2000. Le docteur de Nimbona nous parlait des quatre piliers de la PTME. C'est la prévention primaire de l'infection à VIH qui consiste à la sensibilisation des jeunes et adolescents, des couples ou de la population générale sur le changement de comportement en adoptant un comportement sexuel en moins risque. L'autre Le pilier consiste à la prévention des grossesses non désirées chez les femmes ou les filles séropositives. L'autre pilier consiste à la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant par l'usage des médicaments antirétroviraux chez la mère pendant qu'elle est enceinte pour qu'on puisse débiter le traitement dans le premier trimestre de la grossesse parce que la science a prouvé que c'est là où les médicaments deviennent de plus en plus efficace et chez l'enfant au moment de l'allaitement. L'autre pilier, c'est le traitement, le soin et soutien pour la femme infectée par le VIH, son enfant et sa famille. Les enfants nés de mères vivant avec le VIH ont la chance de ne pas être infectés si leurs mamans ont été bien suivies. Bon, si 100 femmes vivant avec le VIH, tous les enfants nés de ces femmes, une fois ces femmes ont été bien suivies dans le processus de la PTMI, ces enfants peuvent naître sans VIH et grandir sans VIH Ici, je devrais profiter de cette occasion pour sensibiliser la population sur la nécessité de connaître leur statut sérologique durant toute la vie procréative. Le nouveau-né doit être lui aussi suivi. Il devra bénéficier d'un diagnostic avant l'âge de 2 ans pour vérifier son état sérologique, d'après toujours le docteur Evodé Nimbona. L'enfant né d'une mère séropositive bénéficie de l'allaitement comme un enfant né d'une mère immunocompétente, donc non Positif. et L'enfant doit bénéficier du traitement ARV dans le cadre de la prophylaxie dès la naissance. et L'enfant doit bénéficier du cotrimoxazole comme traitement prophylactique des infections opportunistes à l'âge de 6 semaines. et En même temps, il doit bénéficier le diagnostic précoce. et Ce diagnostic précoce permet de savoir si l'enfant a été infecté par le VIH précoce pour mener une prise en charge conséquente parce qu'on a constaté que les enfants nés avec le VIH meurent précocement, généralement dans les deux premières années de naissance. Éliminer la transmission mère-enfant du VIH est une nécessité vitale. Ce médecin appelle ainsi toute femme à se faire dépister à temps pour sauver la vie de son enfant, d'autant plus que la prise en charge est gratuite. Merci Francine de Okugayo et c'est par cette chronique que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Aimé, tous Météo pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Ali Ndaïkeza. Excellente après-midi à tous.